Bonjour et eh bien... Venu Dans non. la... Sens 40 C'est pas du tout le lancement que je voulais faire, d'abord. <rire> je voulais dire que dans la pièce de la maison du village où la première des émissions a été enregistrée, bonjour et bienvenue à tous dans la 150 e des émissions ouais ouais cube candidat, on a un petit nouveau pour la 150e. Il s'appelle Renan. Bonjour Renan. Bonjour. Montez allez-vous Renan. Très bien, merci. Oui, merci de m'inviter ici. Ben, mais, mais de pour rien. Très même si village. je t'avoue que tu as été invité parce qu'on avait invité Hugo aussi. Ah, merci. <rire> mais Hugo qui est surtout à Biarritz et on l'emmerde parce qu'il a raté son avion. C'est un connard. Voilà, donc on va te faire reculer Hugo. Si vous écoutez. <rire> on a également de la désémission Clément. Bonjour Clément. Bonjour nous. Quand Ah oui, j'ai bien... <rire> Traditionnel. <rire> Comment il va euh, Ben et... Il <rire> eu Merci du mal si, à le euh... sortir, pardon. <rire> T'as un sex-appeal, parce qu'il faut savoir qu'il fait 35 degrés dans, dans la chambre, là, et un sex-appeal de fou torsenu. Merci. Voilà. et sa petite moustache. Et on, on bat, et on a aussi Alix. Bonjour Alix. Bonjour. qui torse est torsenu torse <rire> également. Alix qui est torsenu aussi. Moins de sex-appeal que Clément, quand même. Ah bah ouais, je sais, mais j'ai pas la moustache. Et moins de 5 mois. Mmh. <rire> C'est vrai aussi. <rire> Et on est également Charlie, bonjour. bonjour Charlie, comment ça va Ça va. Très, très bien. bien Très bien. Très bien, très bien. Très, très, bien. très bien. Je suis prêt. Le cadeau, il tombe pas le cadeau. Ah Voilà, Ah, ah, ah qu'est-ce que ça va être Donc pour la 150e euh, des émissions, je tiens d'abord à remercier David sur Tipi qui je a donné Tu avec son nom. En oui. fait, si, donc du coup je vais refaire. Ah. Pour le cadeau de la 150e, je tiens à remercier tout d'abord David sur Tipi. Je dois pas dire son prénom. Pour le cadeau de la 150e, je tiens à remercier un gentil donateur qui s'appelle David <rire> <rire> pour euh, son don sur Tipi et son don qui lui a permis de choisir des cadeaux oh, lui... c'est un don de sperme. <rire> oui, peut-être parce que lui il est au-dessus de ça. <rire> <rire> ça rejoint un peu ce que tu dis puisqu'il est au dessus de ça puisque il non seulement il donne de l'argent pour pour choisir des cadeaux mais il paye les cadeaux lui-même mmh. ou plutôt il donne des cadeaux de sa collection bravo bravo, bravo. On, ouais. va redire, David. bravo David. On, on ne dit pas son prix. bravo David <rire> euh, avant de, de montrer le cadeau il m'a demandé de faire une dédicace à son bouc nain qui s'appelle Fil le rotophile du 47 qu'on embrasse donc <rire> bisous Filou si tu nous écoutes et je vais vous montrer le cadeau Une collection C'est la collection Ça s'ouvre pas Il me l'a pété Ça se trouve Faut pas y ouvrir hein. Ouais parce que ça se trouve Ça prend l'air Arrête ça... ah. Et voilà c'est où Ça vient de C'est la collection des vignettes 3D De la sélection de l'équipe de France De la coupe du monde 2010 oh oh oh, Genre là j'ai sorti ouais. Julien SQD yeah. <rire> J'avais trop envie d'avoir Planus Voilà Tu pourrais a... acheter un minibus pour les mettre dedans les vignettes. Eh oui. Mais moi tu es sûr qu'elles partiront pas <rire> Il n'y a, a pas planus. planus. il devait être là pour remplacer je pense pas. Peut-être. <rire> les est régulier du jour à 5 manches, on a d'abord le début après le début on a la suite, au terme de la suite, on a un ou une éliminé. Une éliminé. Oui. Après un le milieu, puis la presque éliminée. fin au terme de laquelle il y a un nouveau éliminé. un éliminé ou une, ou une éliminée. Et on a on la joue, fin quoi. avec un éliminé. un éliminé. Et donc un un autre qui va qui est pas éliminé lui. Une Personne qui gagne. Et ce sont en moi d'ailleurs. Pour rappel pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez participer avec nous en allant sur euh, l'application et le site Timult. Puisque ça vous permet de voilà, mais ça, ça, ça on s'en fout, allez sur Tipy donner de la tune. Oui, bon, important. Hein. Euh Tumult, donc, pour participer aux questions, il y a un chat ou interactif vous pouvez donc euh, répondre aux questions en même temps que les candidats et peut-être montrer qu'ils sont vraiment nuls. <rire> mais eux oui, ils ont ils pas nous la insultait. pression des micros et ils regardent sur Google. Voilà. Il, y est temps... Il y a des mecs torse nu ici. <rire> ouais, ça, ça déconcentre. Il est temps de passer au début. Je me caresse le sein. Il est temps de passer au début. Il est, temps de, <rire> <On coupera un rire> Il est temps de passer au début. Allez Le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole, pas le droit de répondre deux fois de suite. Est-ce que c'est bien clair, Renan C'est très clair. Très bien, ton prénom c'est Ronan. Bravo. Première question pour 5 points. Qui est Paul Bonheur, coiffeur à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, en 1933 lorsque sa vie a basculé Donc, qui est Paul Bonheur, qui est coiffeur à Tarascon Charlie dans les Bouches-du-Rhône le, Charlie, l'inventeur de la coupe mulet Non. Clément. Le gagnant du concours du meilleur jeu de mots sur euh, les salons de coiffure avec tifs dedans. Non. <rire> Ronan. Oui, il est coiffeur. Oui, à Tarascon À Tarascon, Bouches-du-Rhône. Okay. 131990. Qui est Paul Bonnour, coiffeur à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, en 1933, lorsque sa vie a basculé Mais La phrase, je rien dire. Oui. Mais oui, parce oui. qu'il est, est coiffeur, en fait. Euh... Qui est Paul Bonnour, ai coiffeur à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, le, euh, dont quoi, la, la vie a basculé en 1933 mmh, mmh. voilà, C'est mieux Oui, c'est mieux. Est mieux ouais. Ouais, voilà. Qui est Paul Bonnour coiffeur à Tarascon et les Bouches-du-Rhône, dont la vie a basculé en 1933, dans le cadre d'un événement organisé pour venir en aide aux invalides de guerre, aux anciens combattants. Charlie, le premier médecin avoir fait une greffe. Non. Qui est Paul Bonnour, coiffeur à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, le... dont la vie a basculé en 1933, dans le cadre d'un événement organisé pour venir en aide aux invalides de guerre, aux anciens combattants Ronan Oui. C'est la première personne à avoir fait une greffe des cheveux. Non. Ça, et qu'après mmh. il est allé en Turquie euh, Pour monter ça sa... et charlie Il a créé des perruques pour l'événement Pour trois points donc Dans le cas d'un événement organisé pour venir en aide Aux invalides de guerre, aux anciens combattants Et aux victimes de calamités agricoles Cet événement ayant eu lieu le 7 novembre 1933 Devant 5000 personnes Au Trocadéro à Paris Où le numéro...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 Non. Non, 23, <rire> non, ah non, je suis dévide, j'ai oublié Moins un point, moins un point le, Clément, l'inventeur de la moissonneuse batteuse non. Merde. Pour deux du... points ou le numéro 18414 de la série H a été tiré Permettant à Paul Bonnour de remporter Charlie, le premiers qui a gagné le loto Ça fait deux points pour Charlie What La chatte comme à FIFA Arrête, juste attentif Je connais pas De quoi H, c'était pas H C'est pas la série H Il a gagné un ticket quoi Il a le numéro H Je l'ai <rire> <414. rire> fait passer à H Non, ouais, non. Redors-toi ça, être... <rire> ça va être dur cette partie euh, Il a gagné 5 millions de francs Sur l'équivalent quand même De plus de 3 millions d'euros actuels Donc bien sûr il a arrêté de coiffeur Il s'est acheté un petit domaine Il acheté un tabac fil de la dans la hiérarchie. La Française des Jeux du coup au début, c'était pour euh, pour euh, oui, les invalides vrai. de guerre et euh, okay. les les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, c est c est Et les calamités agricoles. C'est Agricole, ouais. genre euh... bah tu euh, sais ta main qui passe <rire> les raisons de souffrèlles okay, ouais. tout ça quoi. 2 enfin, okay. points pour Charlie, <rire> zéro pour les autres. Deuxième question pour 5 points. Où se trouve actuellement la ville de New York Charlie aux États-Unis. Ah ben bravo, 5 oui, points. <rire> ah merde. Alex. Où se trouve actuellement la ville de New York Comment t'écris New, New York Clément. Il nouille York Non. Ronan, France Non. Charlie, en Angleterre Non. Ronan, Clément en Irlande. <rire> Ronan, Suisse Charlie. Non. Charlie, Clément. Clément en Irlande. Non. Charlie, Australie Non. Pour quatre points, cette localité s'appelait N-I-O-U-Y-O-R-K. Ronan, Vietnam okay. Non. Y-O-R-K Donc ça je le hurque, je change pas quoi. Islande. Non. Tu peux redire le Où se trouve actuellement la ville de New York Cette localité s'est plan N I O U Y O R K. On Inde. Non. Ronan Oui. Au Laos Non. Ah j'ai. Pour 3 points. Cette ville a été renommée entre 1951 et 2021 afin qu'elle ne porte pas le même nom que la ville américaine car cette localité se trouvait sur le territoire américain de Qu'est-ce qu'ils ont perdu comme truc Non. Ronan Canada Non. Qu'est-ce qui a changé en 2021 Alix Bah, les Etats-Unis Non. Moi, je l'ai dit Cette ville qui a été renommée entre 1951 et 2001, afin qu'elle ne porte pas le même nom que la ville américaine. Charlie Haïti Non. Ronan Vietnam non. Car cette localité rigolo, se trouvait toi. sur le territoire, pour deux points, sur le territoire de l'Union soviétique. Charlie Alex. Charlie. Attends, c'est quoi le pays du coup Ah euh <rire> en 2020 en Ukraine ça fait de bon charlie putain j'ai ah, <rire> je voulais le dire déjà au début mais ça me paraissait bizarre et oui ça s'appelle New York et en fait bah, quand c'est devenu soviétique ils ont dit bah on va pas prendre le même nom que les américains donc ça a été renommé euh donc cette, cette ville donc qui se trouvait dans la banlieue de Donetsk et depuis en 2021 ça y est ils ont enfin puis enfin a, à nouveau ça New York ça a mis un peu de sens ça s'appelait comment Novorodsk Ah bah oui Comme sérieux. à peu près toutes les villes de Russie J'ai l'impression oui. qu'ils s'appellent comme ça oui. Non c'est en Ukraine <rire> Ça fait donc 4 points pour Charlie <rire> Pour l'instant les... <rire> Dernière question du début pour 5 points Quel record du monde l'Iranien Hassan, game Magami a Charlie ba... ah, Attends Ah non c'est une réponse là A-t-il battu t'allais dire Ah bah non J'allais dire un nombre de records de but Avec son équipe nationale au foot Non Il s'appelle Je sais plus C'est un Iranien aussi al Aldai, Un truc comme ça Ouais là, je crois dit, mais... Clément Oui al Non C'est <rire> <Épaules jetées. Non. rire> record du monde Althérophile Et pour les jeter record du monde L'Iranien Hassan game Magami a-t-il battu Les 8 et 9 février 2011 Pour 4 points Sa prestation Ayant duré 25 heures Consécutives Durant lesquelles Il a parcouru 55 km Charlie Le nombre de, de distance à, En reculant <rire> <rire> Il y a quelqu'un Qui a fait récemment Un marathon En talon marat En, ah. en reculant Clément, sur les mains. Quoi sur les mains Il faut être plus précis dans ta réponse. <rire> il, a, il, a, il, a, il, a, il a fait une course sur les mains, non. quoi. Tu peux ah, redire euh, jusque-là où tu t'es arrêté Quel record du monde l'Iranien Esan game megami a-t-il battu les 8 et 9 février 2011 Sa prestation ayant duré 25 heures consécutives, durant lesquelles il a parcouru 55 km pour kilomètres. Il a fait une course à cloche-pied. Alix. Alix. Oui. Il a fait une course à coche. Oh il a traversé Charlie. la manche. <rire> non. Oh, non. Euh, la plus longue marche à quatre pattes. Non. Pour trois points. Bien que ce ne soit pas un record de distance, mais plutôt un record concernant un jeu de stratégie. Ronan. Tu vas pouvoir répondre Je... fois de fois suite, Ronan. Non. Charlie. À ah, Charlie, il a fait le tour de la map de GTA V. <rire> Je te jure, ça doit prendre ça en distance. Oh non. En non. Temps. non, mais en fait, c'est la distance. Est pas à il a fait 55 km Mais en fait le fait que c'est pas les 55 km C'est ce qu'il a fait pendant ces 55 km C'est euh, plutôt un record qui concerne Un jeu de stratégie Il a essayé de sortir d'un truc Escape Alex, game Alex. Il a essayé de sortir d'un escape game Et il a tourné en rond euh... Pendant 55, voilà, 55 sans km Sans eau, sans nourriture voilà. ouais. Personne l'a aidé regardé, Il est pas très bon au stratège du <rire> coup, Mais Pour deux points, un jeu de stratégie qui se joue sur un damier. alix Alex. Charlie. Il a fait la plus longue partie de dames D'échec, d'échec. Il y plus... les cases, ils ont mesuré de 10 cm la case. Non, vraiment. Ah, tu pensais qu'il déplaçait lui-même les l'épiote sur un damier géant <rire> Mais non, sur un petit damier, du coup, ah. il comptait 10 cm. Ça, ça fait 45 km. Ah oui, non. En 55 Attends, ans. répète depuis Alex. le début. Quel record du monde, l'Iranien Ehsan Gaem Magami a-t-il battu les 8 et 9 février 2011 Sa prestation ayant duré 25 heures consécutives, durant lesquelles il a parcouru 55 kilomètres. Bien que ce ne soit pas un record de distance, mais plutôt un record concernant un jeu de stratégie qui se joue sur un damier. Point, point. Et durant lequel il a affronté 604 adversaires en se déplaçant de table en table. Alex. Oui. Il a fait un... Il a fait un concours d'échecs et du coup il a il allait en table en table et il jouait contre les gens je... et voilà Moi, le truc, et il a pris 55 kilomètres c'est quoi le truc c'est un, il un il a concours d'échecs il, il, il a joué le plus de matchs compétitifs ah oui. en même temps qu'il ouais. ouais. ouais, enfin, a gagné à oui. enfin, ah, oui. tout le monde oui. <rire> ça fait un bon pour Alex j'aurais rien compris pas cette phrase ouais, En fait, il a fait un, un, bah, a fait un concours d'échecs et ça pas été bien. Il a dit simultanément un damier. c'est un partie c'est un damier en fait. pas bon. dire euh, blanc, noir, blanc noir blanc noir en carré, je vais pas dire échiqué si non c'est parfait. À la il a gagné. Il a gagné combien de parties sur les 604 Il a tout gagné. 604 oui Il a fait combien de parties en tout c'est justement il c'est à partir du moment où il perdait c'était à la fin du record. Ah oui, les choux. Et c'est-à-dire que lui, il fait la partie et le temps qu'il vient à ta table, tu as le temps de réfléchir à un coup. Mmh. Et lui après voilà. Bah comme dans euh... il pouvait pas donc faire de l'altérophilie, la euh, il peut plutôt ce connard. Bah, <rire> je pense ça ça moi. <rire> ça fait donc 4 points pour Charlie, 1 point pour Alix, 0 pour Clément. C'est renonce. On passe à la suite. La suite, c'est trois listes dont il faut trouver les réponses, sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvée et un éliminé à la fin de la manche. Chacun votre tour vous dit une réponse. Tant que c'est une bonne réponse, tu continues dans tu la liste. Tu te refaire la réponse en tête. Ou que tu dis une réponse déjà dite, ou que tu dis la réponse il faut pas dire, tu sors de la liste, mais tu reviens dans la liste suivante. Ok mmh. C'est mmh. clair mmh. Ok. Mmh. Par exemple, dans la première liste, je vous demande de me citer une série. Or, t'es fou. Et on a été diffusé sur TF1. Oh. Une série, c'est pas TF1 Non, dans, dans TFU, il y a plein de séries pour les gosses. Vous oui. ce que je veux dire ou pas Oui, hors tout ce qui y a TFU du coup. Bah, par exemple, non, je crois que Super les Total Spies ont été sur euh, TF1, TFou. ça ne marche pas parce que c'était dans TFU. Ah, ok. Voilà. Et ils ont été diffusés sur TF1, dans toute l'histoire de TF1. Mais il n'y a que TFU sur TF1. <rire> Sauf Walker, Texas. Ah, Ranger ah, Ranger. ah ok, d'accord. Ok, une série. Mais du coup, on n'a pas droit de dire une série qui était dans TFU. Non, mais pas Pourquoi un dessin animé, quoi. Mais parce non. que je pas réussi à trouver une la liste, série... Mais... Alors, pour des toi... Animé, oui, ça. Pour toi, une série... <rire> C'est obligatoirement une série ou des, ou des films d'une série Bah, non. Je sais pas comment t'expliquer ça. <rire> bah, une série, quoi. Une trilogie, par exemple allez ah, la trilogie de l'été Non, pas la Alors, trilogie. Alors, je vois ce que tu veux dire. Les sagas, par exemple. Enfin, saga enfin, les non. sagas de l'été, Les sagas comme des contre... séries puisqu'il y a plusieurs épisodes. Genre un truc... Hop, oh, Genre un mec qui qui avance notre ah, émission. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que ça ça serait possiblement dedans, tu vois Est-ce qu'il y a genre... plusieurs épisodes de cette même série Oui, mais c'est pas vraiment une série, série si, c'est ça, très... pas deal, des épisodes. Dis le Big Deal. Le Big Deal. OK. Ah. Bah non, ça marche pas ça. Mais je vais suis... <rire> le dire, ah, pardon. Est-ce que moi Big Deal C'est nouveau toi, non <rire> Je suis très nouveau. Charlie, tu es le celui qui a marqué le plus de points dans la première manche, tu commences. Joséphine Garnier. Oh, bien joué. Et attends, il y a des dates ou c'est toute l'histoire. Oui, bonne réponse Charlie. Depuis le début de la télé. Léo Mattei. Eh oui. Le grand, le grand bon. Brigade des mineurs avec le grand Jean-Luc Reichmann, bonne réponse. JLR. Clément Renard, le premier équipe Clément. Que... prénom. Je joue en il son prénom il Clément, Jean en prénom. Clément en prénom. Ah, je savais pas cette trêgue tu... moi. Camping Paradis. Oh, putain. Je pense que c'est ça que je suis dire tout à l'heure. Oui, c'est ça que, que, que je, je vais dire. C'est une bonne réponse. Je sens tous les niques ou pas des couches des panis. Renard. Euh les feux de l'amour. Bonne réponse. Charlie. Ah putain, c'est Jean. J'ai jamais mais je sais pas de la prononciation exacte. <rire> ça va, c'est pas grave. Demain memo tout commence un truc. C'est Ah positionné. non, c'est pas une prononciation, tu connais pas les mots de <rire> ça, voilà. ça, Donc, voilà, Donc attends. Ici tout commence. Ça, je, je crois pas. que tout va bien jusqu'ici. c'est une générique C'est une bonne réponse. Oh. ici tout commence. Non, oh. ouais. c'est pas là. Je connais pas. Alex. Alex. j'espère que c'était sous le soleil. C'est une alors c'est pas une bonne réponse, c'est la meilleure des réponses. Tu sais que quand tu as chanté, du coup ça m'a rappelé ça. Ah oui, c'est vrai euh, que le petit C'est vrai que la chanteuse elle vient je suis pas. Tu saules. Je retiens toutes les vidéos. Clément. <rire> Docteur House. Bonne réponse. Oui. C'est vrai qu'il y avait des trucs oh comme ouais, ça, putain. putain. Et vous pensez qu'au truc français Mais oui. Grise anatomie. Alors ah <rire> <rire> toi, tu as mangé des petites agendos de vos gros anatomie le mardi soir, hein <rire> Charlie. Urgence mmh. Ah oh, non, c'est France, bon, ah, France 2. Ça euh, les experts. Putain, euh, Miami. Ah, je, sais, je... Les experts, pardon. Bonne Bonne réponse. Réponse. 12, Clément. Les experts Manhattan. Ah, <rire> c'est le mien, C'est quoi les troisièmes experts <rire> J'en ai d'autres sinon mais je veux le tenter Ah, j'ai le saume là. Esprit criminel. Ah, tu peux du coup. Bonne réponse. Alix. New York, unité spéciale Putain, pour les victimes. Connasse. Bonne réponse. Clément. Mentaliste. Bonne réponse. Ronan. Attends, pourquoi je perds aussi trop C'est la merde. Euh, les experts Las Vegas. C'est une Tata. bonne réponse. Et j'acceptais également les experts tout court. Oui, j'avais oui, hésité. Enfin, ouais. Parce que, ah, que, que, que j'ai déjà les dit les premiers, Miami les en Vegas, donc, euh, Les deux à Las Vegas, donc les deux t'as accepté. Bonne réponse. Dallas. C'est une bonne réponse. Or, dans univers pitoyable. Qu Qu'est-ce Julie Lescaut. Ah oh, elle est, <rire> est bonne réponse. Brunan. Non, non j'ai pas. Tu ne pas durer un autre série comme ça que tu connais? Euh... Euh... Tu veux conseiller peut-être pour l'auditeur? Non, non, non, non c'est bon, bon. bon. The Wire. Et bonne réponse. Ouais, je vais vérifier quand même. Je ne pas dire. C'est une mauvaise réponse. Alex. Esprit criminel. Déjà dit Oh non Zéro merde. Clément t'es donc le dernier dans la liste t as le droit à trois réponses Tant tu réponds bien Tu marques un point Navarro C'est une bonne réponse <rire> <rire> Extrême limite C'est pas ça Bonne réponse C'est quoi ce truc Qu'est-ce que c'est que ça Exceptionnel <rire> euh, <rire> Hélène et les garçons C'est une bonne réponse Ah ouais J'en plein de des... Vas-y dis-nous ce que t'as là du coup Parce que je vais euh, lui dire Premier baiser euh, Dorothée euh, Le miel et les abeilles euh... Il est né il est musclé Il est plus vieux ah, aussi ouais, Il est, il est plus vieux il, il est... a 40 ans aussi Alerte à Malibu Les filles d'à côté euh... Xena la guerrière c'est à la maison Ah, ah mais oui gars. Alerte de oh, Cobra c est... C est arri... non, ah, non, non alors Cobra ouais. c'était sur la U oui. C'était sur la 3 après C'est passé sur la 1 On a aussi eu euh, Oh MacGyver, MacGyver. L'agence touriste MacGyver. Oh là là Starkey Hedge Starkey Hedge Starkey Hedge Starkey Hedge Non pas surtout. Père et Mère Non Docteur Who Père et Mère Père et Mère ouais. Ouais. Père Père ouais. Père Père non, Père Mais Docteur Who tu l'as pas dit non. Ah bah non Docteur Who Docteur Who Il y avait Gossip Girl aussi Bon voilà Il y a eu Hercule Poirot Qui est passé sur Magnum qui Mais ça ça passe sur la 3 maintenant aussi Les frères Scott et oh, est I don't je suis resté bloqué au truc Le Bazar de la Charité, on a, oh. vu, on a eu l'incroyable Hulk, K2000. On a dit, oh oui, K2000. Comme quoi, il y avait trois chaînes et pas de plateforme de streaming. Était il y avait plein de bonnes bien. séries à télé, en fait. Mm. New York euh, Police Judiciaire, New York Sexe et Ah, c'est là que je cherchais. Or H.D.T. ou encore... Le Rebelle, là aussi. R.I.S. Police Scientifique, Le Rebelle, Zodiac... Mmh. aussi, euh, la fameuse série de l'été avec Dolmen aussi, qui l'était. Mmh. C'est pas sur France 2, tout ça Non. Il euh, y en avait une qui s'appelait aussi euh, Zorro. Oh, Zorro Non, non. <rire> avec. Zorro, sur la Ça 3, fait donc qu'à ouais. la fin de la première liste, 8 points pour Clément, 6 points pour Charlie, 6 points pour Alix, 4 points pour Ronan. Du coup, il met 3 points en plus quand tu... Quand t'es derrière dans la fait... liste. Par contre, si, si tu donnes une mauvaise réponse, on arrête. C'est con, parce ouais, que je pourrais... Ouais, oui, C'est pour bah, ça que j'ai limité à 3. Deuxième liste, je demande de me citer une ville. Qui héberge un club participant à la Ligue des Champions Masculines 2021-2022. celle qui va commencer. Est-ce qu'une ville, Est -ce qu une ah, ville des... ayant plusieurs clubs club, Je veux la ville où il y a le club. Est-ce qu'une ville ayant plusieurs clubs ah, compte putain, deux, ça fois. Ça même... si deux fois Si une ville... Alors, tour préliminaire inclus okay. Et si une ville a plusieurs clubs dedans, vous avez le droit de dire autant de fois la ville qu'il y a deux clubs qui participent à la Ligue des Champions. Ok. Donc retenez bien ce qui va être dit. Sauf Paris. Ok. Charlie, tu commences toujours, on regarde le même ordre. Lille. Oh, je voulais dire ça. Es C'est une bonne réponse. Alix. Londres. C'est une bonne réponse. Clément. Milan. C'est une bonne réponse. Ronan. Munich. Bonne réponse. Charlie. Manchester. Bonne réponse. Alix. Manchester. Bonne réponse. Clément. Je sais pas s'il y avait... Leipzig. Je n'étais pas sûre non plus. Leipzig. Leipzig C'était dur à dire, donc c'est bien joué. Bonne réponse. Ronan. Euh, Liverpool. Bonne réponse. Charlie. Euh, Madrid. Bonne réponse. Oh, T'as dit quoi Ma... Non, bah, je t'ai entendu pas... parler. c'est ah, la première, un... faut être gentil. Alix. Turin. Bonne Et réponse. J'étais sont... <rire> pas sur mon futur. J'étais juste ici <rire> sans aller. C'est euh... j'étais pas... Clément. Madrid. Ah, Bonne réponse. Putain, c'est quoi Ronan. Barcelone. Bonne réponse. Charlie. Porto Bonne réponse. Il finit le troisième. Oh là Alex. là, je n'entendais plus moi. Chelsea Mais non, je suis bête. c'est pas une ville. C'est une mauvaise réponse. Oh putain, c'est quoi la ville Clément. <rire> oh non. Lisbonne. C'est une bonne réponse. Mais non, mais c'est... Ronan. <rire> mais je... ah, Amsterdam C'est une bonne réponse. Charlie C'est Londres. Ben je sais. on a déjà dit Londres, je oui, sais pas mais... si on a plusieurs ou pas. Ben... Bah... Dortmund Là, t'as un doute parce que c'est une ville, je... <rires> <rires> si réponse. Oh non, je vais me perdre. Il te reste une liste après. Ouais. Clément Je suis nulle dans les listes. Monaco et... C'est une bonne réponse. Je sais pas si c'était les 3ème. Ronan et... Vienne Bonne réponse. Là, ça commence à partir dans le blague, <rires> c'est pas ce qu'il y a là. Charlie Moscou Bonne réponse, Clément. Copenhague Mauvaise réponse. Nixa ah, merde, putain. Ronan. Que vous ils ont pu faire ça. Euh... C'est ma ville préférée. <rire> Londres. Mauvaise réponse. Hein Il n'y en a qu'une à Londres mmh. Bah Chelsea du coup. Charlie, tu voilà. es donc le dernier dans la liste, tu as droit à trois réponses tant que tu réponds bien, tu marques un point. Je dirais balle. Mauvaise réponse. Ah balle. Voilà. Mais Linz Non. Sofia et Dumbo. J'avais vous. dit. Bon alors il y avait le match. Bon bref, il y avait beaucoup euh, tous les champions des... parce que je me rappelle tous les champions qui participent. Putain, donc, ils sont pas première. en Conference League comme Rennes. Non, les un peu plus connus, on avait Bergam. Ah, on bon. avait mmh. Cluj, mmh. on mmh. avait Dublin, Eindhoven, ah, Dublin. Renk, Glasgow deux fois, ah, Istanbul oui. deux fois, ah. Le Piré, Lisbonne encore une fois, il restait Milan encore une fois. Mmh. Euh, Prague deux fois, Rome, Reykjavik, ah, Rome non. Saint-Pétersbourg Et du coup, coup en, au Danemark c'était qui Il y avait un autre Milan alors euh, est, Oui il est, On l'a deux fois déjà Oui on il est ouais, de Milan ouais. Milan, C'est Milan il que... okay. y, y en a un qui a été dit en restait un Il mm. y avait sinon Saint-Pétersbourg Séville Saint Salzbourg mm. Ou encore Villa -Réal. Alors Villa j'ai appris Que la ville s'appelle Villa-Réal Voilà Il y a 5 clés de Oui, il y a 2 Madrid, Barcelone, Séville, Villarreal oui. Ils ont gagné l'Europa League, non Oui ouais, mais... Et il y avait Wolfsburg aussi qui le fait pour la main cette année ah à la ouais, fin de la deuxième liste C'est une ville, Wolfsburg A la fin de la deuxième liste, 13 pour Clément, 12 pour Charlie Et 9 pour Ronan et alix Oh non chaud. Tout va jouer sur la dernière liste 4 Où 4 je vous demande de me citer oh Un vache. pays disposant de frontières terrestres Avec au moins 5 autres pays ouais. Sauf la France Qui en a 11 un pays disposant de frontières terrestres avec au moins 5 autres pays. Charlie, tu commences. toujours le même, France, de, je trouvais des avantages. Il faut être plus fort au début. Attends, ah, mais je France. connais pas, moi. La France, en a 11, oui. C'est chaud. <rire> la Chine. C'est une bonne réponse, 14. Alex. L'Allemagne. 9. Clément. Ah, Clément est pas bien, là. Il s'est mis de côté. Clément est dans un autre. Il coup. a la planisphère dans sa tête, là. La Suisse. 5. Réfléchis pour la prochaine. Hein. Oui, non, oh, non. j'étais sûr, là. La Russie. <rire> ah, la Russie, 14. <rire> oui, mmh. oui. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, oh. 6. <rire> C'était risque de l'Afrique du Sud. Il y a à, à l'intérieur. Il y a quatre autour. Il y à l'intérieur. Il y a deux. Il y a deux autour. non Il y a qu'un seul Le cul. Le cul encore, comme même. Alix. L'Autriche. L'Autriche. 8 Clément Hongrie 7 Ronan la Roumanie 5 Charlie <rire> la Pologne Putain, vous 7 Vous êtes à peu près tous au même endroit là, oui <rire> le Mali 7 Slovaquie, Slovaqui pour Clément 5 Ronan le Brésil. Brésil 10 l'Argentine L'Argentine pour Charlie. 5' Allez. Tu sais, par contre, tu m'en piques plein. Hein. La Colombie. La Colombie, cinq. Oh, c'est des trucs de chat ah, parce qu'on peut battre grave. les dièvres, absolument. La République tchèque. Il reste en Europe. Mais, oui. Mais en fait, c'est que moi, je me souviens plus. C'est quoi les noms de ces pays Bonne réponse. Ah, La République tchèque, oh, combien non. Quatre Moins de cinq. Renan. Ben, heureusement qu'il y les séries TF1, hein. <rire> Mais c'est hyper dur, hein bah c'est des émissions pote c'est le top of the pop c'est le gratinier du gratin ici hein. la Bulgarie 5 <rire> l'Egypte l'Egypte pour Charlie mauvaise réponse ouais merde Alex oh il reste les deux qui jouent pour la non, non c'est <rire> horrible putain non. Ukraine j'ai déjà, déjà dit 7 je l'ai pas dit non, non. tu l'as pas dit c'était il y a une oh, autre question je... l'Ukraine oh non j'ai pas dit l'Ukraine si tu réponds mal je peux pas te mettre la pression mais tu dégages <rire> Le Cameroun, 6 frontières, Alex, si on est ex aequo, tous, bah enfin t'as les briques là-dessus A4, on part, c'est jamais arrivé mais bon il <rire> y a une première fois à tout L'Inde, 6 être... frontières, 6 frontières, Ronan, non, arrêtez là, perdez un moment C'est Charlie <rire> Clément qui vont <m> en fait <rire> se retrouver dans les briques bordel de merde là Là, Alix, tu as un point de Charlie et Clément. Pr... Et Renan, si tu réponds bien, pr... tu seras aussi un point. Il n'a pas le de déconcentrer. Dans le... <rire> moins grave. un, non Non, non. non. Pas... Il il a... Si Chypre est une bonne réponse, il a moins un. <rire> euh, le Kazakhstan. Cinq Putain, pointières. Alix, pour rattraper Charlie et Clément, il ah, te faut une coup, bonne réponse. Une et Renan aussi. Alix. Je n'ai pas ça peut passer. J'espère qu'il met pas sa mauvaise voix Ouzbékistan. 5 ouais, bon. Allez, arrêtez, arrêtez. Oh non, là c'est simple si tu réponds bien. Je suis éliminé si je si là, je rate. Là, par contre si tu diras truc. Tu le Chili Ouh là. C'est le long de l'Argentine ça. Ça peut pas en faire 5. C'est une mauvaise réponse. Mais oui, oh, 4. Non. Même pas 5 en tout cas. Putain de chier. Il rester l'Afghanistan, l'Algérie, l'Arabie Saoudite. Le Jad 7, l'Iran, l'Irak, Azerbaïdjan, Biélorussie, Birmanie, Bolivie, Burkina Faso. Les gros qui restaient, il y avait Iran 7, Congo République du Congo, euh, Démocratique du Congo 9. Oh, euh, Serbie 8, Tanzanie 8, Turquie 8, Zambie 8, sinon je dirais c'est plus que des 6 ou des 5 quoi. Ça fait donc, à la fin de la suite, putain, putain. 16 points pour Clément, 16 <rire> points pour Charlie, et 16 points pour Alix, et 15 points ah, pour Renan. Ah, bon bon, oh non, Renan, c'est terrible ouais, ah ah avec ah Parce que ah. si tu répondais juste, ça me foutait tous dans Mais la oui, merde. Mais oui, ça aurait été énorme <rire> Putain... Renan, t'es ok, Dominique Tu peux rester pour faire le troublion, parce que non seulement tu vas rester pour dire, parce que et je t'explique de le dernier dans la désémission son but c'est que Il quand les autres ils savent pas tu dis putain mais t'es vraiment trop une merde j'ai dû me qualifier à ta place déjà. Oui. mais surtout ah, comme tout le c'est toi qui <rire> va décider de l'ordre des pour choisir les thèmes déjà ils ont été trop avantagés après si de... tu veux maintenant tu peux me donner des réponses et tu commences avec moins 1 la prochaine ok mm -hmm. vas-y si je dis des bonnes réponses tu moins commences moins... avec moins 1 la si prochaine dans jours je rejouerai ouais. ouais. jamais de façon si dans un mois tu reviens on te met 30 jours au frigo et après tu reviens est-ce que tu as un petit mot pour la fin Euh, ouais, ouais, je suis un peu dégoûté, mais je pense que j'ai fait un, un bon, bon un un match, je, je me suis bien battu, et euh, et, bon. et malgré tout, je vous souhaite tous bon courage. Et les Merci. trois oh, points nous ont gentil, échappé, <rire> bah, de même, sauf Clément sauf, Clément, sauf Clément. Les comptes sont remis à zéro <rire> et on passe au milieu. Le milieu, c'est trois catégories qui présentent un lieu, un moment et un autre truc, et dont le thème commence tout par an. en 1, 5 questions chacun, un point par bonne réponse Comme vous avez fini tous les 3 à 16 points, c'est Ronan qui va désigner la personne qui va choisir son thème en premier entre un lieu, un moment et un autre truc. Ronan. Du Alix. Alix, tu choisis en premier. Un lieu, un moment ou un autre truc. Un autre truc. Moi, je me toujours ça. En mémoire. Oh merde. Ouais. C'est le truc que t'as pas. <rire> <rire> Dory. Quel nom, traduction du nombre 100 en anglais, porte un village de Virginie Occidentale aux états unis ce nom ayant été choisi en mémoire d'Andre Church, centenaire qui a vécu à cet endroit au 19 e siècle 100... Pardon Non, mais c'est ça, mais... 100 je... Bonne réponse. 100 Limite, limite 100 Limite, ça fait flipper, tu dis c'est pas ça. Alex, ah, comment appelle-t-on l'ensemble végétal déposé généralement par les responsables politiques lors des commémorations réalisées en mémoire de personnes décédées Comment on appelle... Euh... L'ensemble végétal qui dépose. Une gerbe. Bonne réponse. Quel monument situé au pied de la citadette de la falaise de Belfort a été érigé en mémoire de la résistance de la ville assiégé par les Prussiens lors de la guerre franco-allemande de 1870 Quel quoi Quel monument situé au pied de la citadelle Mon de la falaise de ah, Belfort Ah, c'est le... le Lyon. Bonne réponse. Okay. Alix, quelle chanson des Cranberries a été écrite en mémoire de Jonathan Ball et Tim parry tué par l'armée républicaine irlandaise provisoire lors des attentats de Rarrington en 1999 ah, La seule dont je connais le titre, euh, Zombie Bonne réponse. Et enfin, Alex, quel pays célèbre chaque 12 juin la fête de la souveraineté en mémoire de la proclamation de son indépendance vis-à-vis -vis de l'URSS en 1990 Quel pays célèbre chaque 12 juin la fête de la souveraineté en mémoire de la proclamation de son indépendance vis-à-vis -vis de l'URSS en 1990 L'Ukraine Non. Pologne Non. La Biélorussie Et non. L'Estonie la, la Russie fait tous les ans son indépendance de l'URSS. Mais non, si. c'est énorme. Ça fait donc quatre pour Alix. Oh Merci, Bravo oh. C'est Renan C'est Renan qui a choisi bah, a après, ouais, avant... euh... Mais c'est 3... moi qui ai choisi. En vrai, ils ont été thème. trop avantagés pendant trop longtemps. Mais vous le prenez jamais quoi. en autre truc Et en, en toujours plus. En premier. Moi je choisis jamais dans. Renan qui de Charlie ou de Clément choisir en deuxième son thème Clément T'as toujours choisi en premier. Un lieu au Lozère, Clément. Bon. Oh putain Qui l'ancienne évêché connue pour la bête mystérieuse ayant semé la terreur au XVIIIe siècle, Ta correspond putain. quasiment exactement au territoire que représente la Lozère aujourd'hui. J'ai vos dents. Bonne réponse. Oh, ouais. Grosse bête. C'est ce que dit un médecin tu <rire> veux. Sans, Pardon. Vas-y, t'as une blague d'hileur Non, non, j'assume pas. <rire> ah, j'ai vos dents Un dentiste, du coup. Qu'est-ce un médecin Qu'est-ce qu'il est con, putain C'est con tu l'ai pas fait en entier, franchement, t'es bien Ah oui, c'était drôle, je parlais pas loin, je t'ai Clément, de quelle région administrative le département de la Lozère fait-il partie De quelle région administrative le département de la Lozère fait-il partie Centre Mauvaise réponse. Oxy-tané. Oxy-tané. Oxy-tané. Quel plat élaboré à base de purée de pommes de terre, de tomes fraîche de crème, de beurre et d'ail est originaire de l'Aubrac, plateau volcanique partagé entre l'Aveyron, le Cantal et la Lozère Il n'aime pas manger, lui. Si, si, si. Euh, <rire> il n'aime pas manger. <rire> ça, quand Pfff, non, non. Les autres L'aligo. La ouais, ouais, ouais. Clément, de quelle chaîne de montagne faisant partie du massif central, le mont Lozère ah, est-il le vois, point ça. culminant De quelle chaîne de montagne faisant partie du massif central, le mont Lozère est-il le point culminant massif central, c'est pas déjà une chaîne de montagne eh C'est un massif à l'intérieur duquel il y a une chaîne de montagne. Oh, ouais, c'est dur. Hein. Moi, j'aurais dit le massif Dont central, le mont Lozère <rire> est le point culminant. Voilà, voilà. Tante Lozère, Lozère. Voilà, voilà. Je sais pas. T'es parti où en vacances en dernier Oui, mais je... Oui, mais ça va, non <rire> C'est les... Les Cévennes. Les Cévennes. Ah. C'est pas comme si t'as passé ah, une rêve. semaine d'avant, en plus. <rire> je pensais pas que... alors vois, on a posé des questions la con, là-dessus. Clément, à 15 000 près, combien d'habitants étaient recensés en Lozère, département le moins peuplé de France, en 2018 Combien près à 24. Oh, c'est plus la cause. 15 près. Ah 24, ouais, 24. il y a du monde. C'était 8 200 000 76 520 Un point pour Clément voilà Super oh, il Attends, Je m'aurais éclaté T'as dit à combien près 15 000, 15 000 près Et il a dit 200 000, 000. Et t'as dit 76 000. 000. Donc il a pas le point bah, non, non. Non. Ah j'ai compris Un point quand t'as dit Non un point en tout Mais calme toi un point tout, tout. Okay. On peut l'applaudir quand ou pas trois, Non mais la honte La honte La honte La honte C'est qu'il aurait jamais dû passer ce tour Le thème de Charlie à un moment C'est un truc qui fait 20h sur 24 En dormant Ah. Ah. Charlie, quelle est avec la somnolence et le sommeil léger la troisième phase du sommeil Attends, la somnolence et le sommeil léger Oui, la troisième le phase. Le sommeil profond Bonne réponse. Charlie <rire> C'est dégoûté <rire> ou quoi De combien d'heures de... C'est rattrapable. Hein. Non. Oui. Ah, il si. y a encore une manche là Oui, oui. oui oh, bah, trop facile. De combien d'heures de sommeil un adulte normal a-t-il besoin quotidiennement Sept. Mauvaise réponse. 6 8 heures. 8 Huit. C'était flemmard Moi j'avais besoin de 4 Charlie de quel... Dans quelle mythologie Trouve-t-on le dieu Morphée Dans le bras duquel Se trouve une Grec. personne S'endormant D'après une expression et la de ma mythologie grecque Bon avance Charlie Dans quel film Des studios Dreamworks Se trouve-t-on le personnage De beauté Inspiré de la Belle au bois dormant Amie de la princesse Fiona Et souffrant de narcolepsie Je précise que je veux Le titre exact du film dans... Fiona c'est Shrek De Le retour Non Shrek contre Louis de <rire> <rire> C'est le 3 et le 3, le 3. Ah c'est Shrek 3 c'est l'autre au monde Shrek le 3ème Et enfin Charlie qu'est-ce que le pont dormant d'un château fort Qu'est-ce que le pont dormant d'un château fort Le pont dormant C'est un pont Levis baissé du C'est une mauvaise réponse mmh. C'est un, un, un pont qui est pas levis <rire> C'est un pont qu'on peut pas relever ou baisser C'est un pont quoi <rire> bah, que Alors, En fait dit. sur les châteaux forts T'as une partie qui a un pont dormant est une partie, le pont-levis, qui permet d'accéder à la partie finale du pont, qui, qui, se, est qui se rebaisse. Ah, c'est la partie qui se ne bouge pas voilà. du coup. Okay. Ça fait bien. donc 4 points pour Alix, 2 points pour Charlie, 1 point pour Clément. et ben, on passe à la presque fin. La presque fin, c'est trois catégories homophones, 5 questions chacun, 1 point par bonne réponse. Les thèmes, c'est étoile, étoile et étoile. Renan, c'est encore toi qui choisis qui euh, prend son thème en premier Euh, qui a été dernier, là Clément C'est Clément qui est dernier, là. Du Moi, coup, ça, ça, ça, Alexandre. <rire> de toute façon, c'est <rire> du pif. Étoile tu pas... 1, étoile 2 ou étoile 3 Étoile... Étoile... Tu dis c'est du pif, mais t'es 15 ans pour... Oui, étoile de lumière. Une... c'est Étoile 2, une donc... Étoile 2. Étoile 2 Attends, on va dire étoile lumières. 3, lumière. Alex, quel pays avait lancé un projet de défense antimissile permettant d'intercepter des missiles ennemis depuis le sol et l'orbite terrestre Projet surnommé « Guerre des étoiles » dans les médias lorsqu'il a été révélé publiquement en 1983 La Russie. C'était l'autre. Mmh. les Etats-Unis. Les oui. GES ah, ont été l'URSS, je pense. Quel nom porte la station spatiale de forme sphérique construite pour le compte de l'Empire Galactique dans Star Wars Attends, tu peux l'art Quel nom <rire> porte la station spatiale de forme sphérique construite pour le compte de l'Empire Galactique ah, dans Star Wars l'étoile noire. Quel est le nouveau nom de la place de l'étoile de Paris depuis 1970 Putain, Je sais pas qu'il y avait un nouveau nom. Quand Tout on avait gagné la coupe, la du, gagné la coupe du monde, il y avait la place <rire> des deux étoiles. <rire> <rire> la place... Euh, bah, Charles <rire> de Gaulle. bonne réponse. Alex, quel est l'autre nom de l'Astérie L'Astérie mm. Qu'est-ce c'est -ce que ça C'est ce que je me demande. C'est quoi Nobelly <rire> C'est l'autre nom de l'Astérix. Excellent. Ouais, euh, l'Astérix, putain, c'est un bien truc ce truc. Quel est l'autre nom de l'Astérix L'Astérix. Non. C'est l'étoile de mer. Ah mais oui. Et enfin, c'était l'Astérix ou la Stérix C'est elle apostrophe Astérix. Dans quelle région viticole trouve-t-on l'AOP nommée l'étoile en quelle région viticole trouve-t-on l'AOP nommé l'Étoile Bordeaux. Mais j'ai l'air de C'est l'Étoile, il y a l'Étoile. Ah putain Ça fait donc 6 points tout pour Alix. Alix, je peux déjà te dire que tu n'es pas forcément Parce que j'avais oublié que vous étiez exéco sur des émissions. Je préfère que ça n'arrive pas. Ça serait drôle, ça serait trop exéco. Oh non Ce serait compliqué. <rire> Putain, c'est le giraal euh, Qui de Charlie au Clément choisit en deuxième euh, Clément, c'est pas. Elle a combien, 6 points Elle a 6 points, points, oui. Ah non, ça les... euh, le premier. De toute façon, c'est au hasard. Ça, Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre, Clément euh, les... C'est bon, on sait de la nuit. Euh, le soleil, qu'est-ce qu'il y Ma réponse. réponse. Clément, lors de quel mois de l'année est organisée la nuit des étoiles en France, période durant laquelle on peut voir de nombreuses étoiles filantes Quel mois hum. En juin. Moi, en en août août. Nick Clément, quel mot quel mot rassemble l'ensemble des phénomènes résultant de l'implosion d'une étoile en fin de vie Quel mots rassemble l'ensemble des phénomènes résultant de l'implosion d'une étoile en fin de vie Supernova, c'est une bonne réponse. Oh oui. Clément, de quelle ancienne dans quelle ancienne civilisation Coatllicu est-elle le <rire> De quoi Est-elle le nom donné à la mer du soleil Nom qui a été du coup utilisé pour une hypothétique étoile dont l'explosion en supernova serait à l'origine de la formation du soleil. Dans quelle ancienne civilisation est-ce C'est -ce que... est une bonne réponse. Allez, ouais. non, tout le monde dit Maya. Et très enfin fausse. Clément, quelle constellation portant le nom d'un serpent d'eau qu'Araklès a dû tuer dans le cadre de ses douze travaux Ah, je sais. Et la plus étendue de notre ciel puisqu'elle représente 3,16% de la sphère céleste. Vous pouvez vous répéter Tout à fait. Quelle constellation, portant le nom d'un serpent d'eau qu'Héraclès a dû tuer dans le cadre de ses douze travaux, est la plus étendue de notre ciel, puisqu'elle représente 3,16% de la sphère céleste un serpent d'eau Non. Non, c'est l'hydre. Ah, c'est un serpent. La grande ours, c'est pas la plus grande constellation de notre ciel, c'est l'hydre. C'est un nom de serpent. L'hydre de ça a pas neuf têtes Bah t'as l'hydre à neuf têtes qui a neuf têtes, mais t'as l'hésite normale. Si je dis un humain à neuf têtes, il a 9 têtes, mais c'est un humain. Ça fait donc 4 points pour Clément. Charlie, c'est très simple. trois bonnes réponses. Alex, tu en finale, déjà Oui Charlie, trois bonnes réponses. Tu vas en finale. 2 bonnes réponses, ça va sérieusement me casser les couilles. Ok Ça se va Bien. Donne-moi les réponses. Étoile. Charlie, quelle marque automobile a pour logo une étoile à trois branches Mercedes. Bonne réponse. Ah oui, putain, moi je l'ai pas du tout. Charlie, quel nom porte l'étoile à six branches symbolisant le judaïsme L'étoile de... J... Judas Ah eh non, c'est l'étoile de David qui nous offre un cadeau. l'étoile de David. C'est vrai. Ah oui, c'est l'étoile de David qui nous a fait de... Charlie, combien de branches ont chacune des étoiles arborant le maillot de l'équipe de France de football Combien de branches ont chacune des étoiles qui arbore le maillot de l'équipe de France ah, de football 5 qu'il ma réponse Et là normalement si je fais tout faux Et là je le fais chier Charlie, Que représente l'étoile rouge à 8 branches Constituant le logo de la région Île-de-France Quel quoi Un gamin qui savait pas dessiner une étoile Que représente l'étoile rouge à 8 branches Constituant le logo de la région Île-de-France C'est le, les 8 départements De l'Île-de-France t'as oui. dit T'as envie dire une connerie ouais. et <rire> 8 départements de l'Île-de-France C'est une bonne réponse J'ai ouais. compté quand même et enfin, Charlie, quel pays de l'Océanie, n'ayant de facto aucune capitale, Désolé, es est le seul à avoir une étoile à 12 branches sur son drapeau T'as pas écouté le début. Java. Java Chacune de ces branches représentant une tribu à l'origine de la population de ce pays Java. Nauru. Java. Ça fait donc 6 points pour Alix, 5 points pour Charlie, 4 points pour Clément. Clément, tu donc éliminé. Est-ce que tu as un dernier mot Euh, non. Aucun dernier mot Glaçon. Glaçon, merci. facteur de la fatigue on remet les compteurs à 0. On met les compteurs à 0 J'ai un mot complémentaire, chat. deux autres candidats. Je suis d'accord. On remet les compteurs à zéro ah, et on si, passe ah, oui. <rire> et <deux autres> <rire> on on à l'autre la Mais arrête la loser, c'est trop facile, j'aurais eu quoi. autant de points. Monteuse. On remet les compteurs la à 0. Mais ligue, et... tu sais pas c'est quoi la ligue Bah si, mais je l'avais plus en bah, tête. On remet les compteurs à zéro On met les compteurs à zéro et on passe. On remet les Oh, mérecon d'asse. à il y a pas un. La fin, fin c'est des questions qui vont de 0 à 9 et qui ont rapport avec le chiffre qui la concerne. Une bonne réponse à un point, le premier ou la 3 ou la première à 3 points à gagner Une question dont le numéro vient d'être choisi par le premier éliminé Renan peut valoir double. Si vous tombez sur cette question, bravo. <rire> si vous tombez sur cette question, je vous pose la première moitié de la question. Ensuite, vous décidez, soit vous passez votre tour, soit vous tentez de répondre. Dans ce cas-là, une bonne réponse, c'est plus 2. Une mauvaise réponse, c'est moins 1. Si jamais vous jouez chacun à votre tour, vous avez droit de récupérer une fois la question de votre adversaire. Et d'ailleurs, justement, Alix, comme tu as marqué le plus de points sur toute la démission, est-ce que tu veux que... Ce... 22 points à 21 contre Charlie. Est-ce que tu veux que ça joue à la rapidité au chacun son tour Je crois que lui, il est fort à la rapidité. Chacun son tour. Chacun son tour. C'est ça, il est fort à la réutiliser. Là. Ah, je dis pas. Alex, un okay, chiffre ça, entre genre, genre 0 et 9. Bah, peut, tu peux demander à lui, hein, il me parle. C'est euh. quoi, toi Je ponds tout le temps, moi. <rire> oh. Sois bon, soit mauvais, ça change pas de rapidité. Un oui. Alex, s'il te euh... plaît. 4. Comment s'appelle le jeu de rôle auquel jouent Finn, Dustin, Lucas et Mike, les quatre protagonistes de la série Stranger Things Je te rappelle, tu peux récupérer Putain. la question si jamais répond mal. Je me pas du tout. C'est quoi Comment s'appelle le jeu de rôle auquel jouent Finn, Dustin, Lucas et Mike, ah les oui. quatre protagonistes de la série Stranger Things C'est un jeu de rôle connu Non mais oh, je vais pas te faire la description de C'est en un combien de lettres <rire> Est-ce qu'il y a des dragons dedans War of ouais. de Warcraft. C'est une mauvaise réponse. Charlie, est-ce que tu récupères la question Donjons et dragons. Donjons et dragons. Es c'est bon, je t'ai dit dragon. En plus, t'as dit en fait dragon. dragon ouais, ouais, je l'ai dit, dit, je me suis dit. Ah, je suis un connard. J'ai pas écouté ce que tu as dit, c'est toi. Donj Charlie, à toi pour déjà faire le break Du coup un chiffre entre oui. 0 et 9 Il aurait 4 mais non le 7 Et eh ben c'est la question double ah, Donc là tu peux lui mettre Tu peux lui mettre 3-0 en deux questions <rire> Ah non Avec quelle actrice Non j'y vais pas, <rire> pas bon. euh, Emma Je vais poser la question en anti-Alix Parce que tu peux la récupérer <rire> pour un point par contre okay ah ouais. okay ouais. ah, C'est double que pour la personne qui oui a a ouais. Oh, ouais. Maintenant ça devient une question normale Si Alix veut la récupérer je la pose vous dis pas la réponse, du coup. Avec quelle actrice Tu vas te morder les couilles, Charlie. Américaine, le basketteur Tony Parker s'est-il marié civilement le 7 oh. juillet 2007 à Paris Est-ce que <rire> tu, est... tu vas récupérer Je ou pas Je récupère. Oui. Eva Longoria. Mais non, c'était Mimi Maty. En vrai, vrai j'aurais pas été sûr. J'aurais pas été sûr. Eva Longoria, c'est une bonne réponse la à partout. La question 2. De... En République centrafricaine, oh quelle règle ouais. désigne le vainqueur du second tour des élections des députés de l'Assemblée nationale en cas d'égalité entre un homme et une femme Mais ça doit être horrible Genre c'est juste parce que c'est l'homme qui gagne Voilà donc ça c'est ta vision totalement Misogyne de la société mm. Puisque la réponse c'est la femme l'emporte C'est vrai, vrai oui. oh, J'aurais dit l'homme l'emporte aussi Mais Non c'est la femme majorité, qui l'emporte cool. Charlie un chiffre entre 0 et 9 ah. Dans la chanson toute première fois Toute toute première fois Combien de fois le mot toute était répété Dans le premier refrain à deux près Je dirais 6 C'est mauvaise réponse, c'était ouais. 14. Ah oui, autant que ça. fois, ah première fois, première fois, toute première fois, première fois, première fois. C'est ça. Alex, chef yeah. entre 0 et 9. 0 euh, alors Ça fait combien, là ah, pardon. Un, un pardon. Oh là là, ils sont dégueulasses en finale. Mais <rire> t'as qu'à y aller, toi, déjà, en finale. J'aimerais, j'aimerais. Oui, t'as qu'à être moins Je serais à 3 points. À la roulette, de quelle couleur est traditionnellement la case 0 Euh... Noir. Non, c'est vert. C'est vert. Ah, merde, mais oui. C'est rouge et noir et vert. Ça, si tu peux aller sur rouge ou noir, ça zéro, tout le monde. Charlie, il te reste 3, la 5, 3. 6, 8, 9. Pardon 3. 3 Charlie, quel américain est connu notamment pour son rôle du vicomte de Valmont dans Les Liaisons Dangereuses ou du pape Jean-Paul III dans la série The New Pope oh. Putain, je l'ai... Vous n'avez pas les bonnes questions, là, l'autre. Encore des nouveaux mieux, quand même. Si ils ne font pas trois points, euh, personne gagne. Non, si. C'est si il y a 0-0, le troisième gagne. Mais si à y a c'est celui qui a mis plus de points dans des émissions ouais. qui gagne. C'est si Alex. Donc... Quel acteur, un body point. Quel acteur américain est connu Notamment pour son rôle du vicomte de Valmont Dans les liaisons dangereuses ou du pape Jean-Paul 3 Dans la série The Newport Je crois que c'est celui qui est connu pour changer de physique tout le temps là. En vrai je vais dire une connerie Qui est un d'acteur américain euh... Orlando Bloom non. Putain, mais je, je, je vois son visage John Malkovich ah, ah bon alors je n'avais pas eu, ah, pas eu <rire> Alex 5, 6, 8 ou 9 6 Dans le calendrier chrétien Quel événement marquant la veille de l'entrée en carême Est célébré le 6ème mardi de chaque année Dans le calendrier chrétien Quel événement marquant la veille de l'entrée en carême Est célébré le 6ème mardi de chaque année C'est vraiment des questions pour moi ça Ah bah mardi Pourquoi gras Bonne réponse Putain, mais Charlie mais... si tu réponds mal tu as perdu J'ai le sème parce que j'ai toutes ces réponses hein, tout 5, 8, 9 euh, 5 Quelle dirigeante d'entreprise a été la ouais, première lui... femme à être élue présidente du MEDEF le 5 juillet 2005 Du MEDEF, le MEDEF c'est le centre ça, c'est ça, non c'est à gauche, de droite, à droite, à droite, il qui, à droite, c'est une meuf de droite, Crisif, ah, mais... <rire> non pas Christine Boutin, Rachita Doty, non, allez on va dire Rachita Doty, je sais pas. Oh, <rire> <Mais non>. <rire> <rire> ah j'étais dati Et non Putain la tête c'est trompée La tête j'ai fait, fait. Ah, de la... Mais la mais tête, oui. tout, tout que de suite dans ma tête J'ai fait quoi Et non c'était Laurence, Laurence parisot C'est ah ouais. la présidente des patrons en fait Donc c'est très très droite <rire> C'est le syndicat des patrons le MEDEF Très dur très dur, Il y a des très dur. Ça fait donc 2-1 pour Alix Elle ne peut plus être attrapée Puisque si Execo Elle gagne tout de même Donc c'est une victoire d'Alix Pendant que je donne les vignettes à Alex, Charlie, un petit mot Oui, c'était vraiment inversé les deux. Oui, c'est vrai que c'était terrible. J'étais fouillé en premier, j'avais toutes les réponses. Il n'y avait pas plein du je me branle. Ça se colle au frigo, du coup. Il n'y avait pas les réservistes dans la liste. Alex, un petit mot pour ta victoire Est-ce que c'est la première fois que je bats à Charlie Certainement, oui. Bah, je suis rempli mon vraiment... coeur est rempli d'émotions. Ouais. Du coup moi 4 pour la première fois c'est pas mal hein. au pied du podium. Oui. Mais ça déjà j'avais commencé comme ça. Ouais. Après si tu vois les choses différemment ces derniers quoi. <rire> pour rappel on est sur Tipi si vous non. voulez faire comme David pour nous donner un petit pourboire et choisir un cadeau de la deuxième n'hésitez pas. Vous pouvez même choisir un thème si vous êtes généreux. On vous nous retrouver sur Pocketcloud, Tunes, Spotify, Instagram, Twitter, YouTube et plein de plateformes comme les plateformes. Très Merci. On se retrouve dans 10 jours pour une nouvelle des émissions En attendant, garder la pêche Mais ouais. n'avalez pas, des pas des le noyau, noyau. Oui